Et ce n'est pas dans le but de juger ou d'écraser ou de faire quoi que ce soit, mais rappelez-vous quand Jésus, il va dire à un moment donné à ses disciples qu'il s'en va à Jérusalem, il va être vendu de la part des sacrificateurs, des soirées sacrificateurs, des scribes et des pharisiens, il va être livré aux païens, il va aller à la croix, il va mourir, et puis il va ressusciter. Les apôtres ne comprennent pas, ils ne comprennent absolument pas ce que le Seigneur est en train de leur dire, Et Jésus, tout de suite après, dans l'évangile de Matthieu qu'on a vu, et dans l'évangile de Marc, c'est pareil. Donc, il leur pose la question, oui, mais qui dit-on que je suis? Et là, Dieu donne une révélation à Pierre. On dit Tu es le Christ, le Fils du Dieu béni, du Dieu vivant. OK? Mais tout de suite après que Jésus ait dit qu'il irait à Jérusalem, Pierre, il lui dit, certainement pas, c'est certainement pas la volonté de Dieu que tu fasses ça. Et là, Jésus va reprendre Pierre. Je vais reprendre Pierre parce qu'il dit, regarde, ça, c'est pas Dieu qui parle. C'est que c'est le diable qui parle à travers toi, dans cette circonstance-là, dans le but de me faire manquer la volonté de Dieu. Donc, c'est un événement dans lequel Jésus va enseigner à partir de quelque chose là, qui se produit. Une autre fois que je disais à quelqu'un ce matin... C'est que Jésus vient de dire à ses disciples, en fait, il y a une discussion qui se passe entre les apôtres, et il se pose la question, qui est-ce qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Et là, Jésus fait venir un petit enfant, puis il le place au milieu d'eux. Il dit, « Si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux. » Pas longtemps après. On ne sait pas trop si c'est dans la même année, l'autre année qui vient après. mais tout d'un coup, il y a des parents qui arrivent avec des enfants, et ils veulent que les amener à Jésus pour qu'ils puissent les bénir. OK? Et ce qui se produit là, c'est que les disciples, non, on les bloque. Est-ce qu'ils avaient compris l'enseignement au début, qu'ils en avaient saisi une certaine valeur? Mais, mais de là à le mettre en pratique, c'était comme une autre histoire. Fait que lorsque, lorsque Jésus là, va les reprendre, en fait, Jésus s'est marqué qu'il va être irrité, je pense, Je ne pas, je vais trouver le terme. Là. Il est indigné, c'est écrit dans Marc, chapitre 10, verset 14. Donc, Jésus est indigné de la façon dont les disciples se parlent, se parlent et qu'ils sont en train d'agir par rapport à des petits-enfants dont lui prend une grande, grande attention. Donc, c'est un événement qui se produit, mais dans lequel Jésus va utiliser cet événement-là pour amener les disciples plus loin. Pourquoi? Tantôt, c'est eux qui vont avoir la responsabilité de conduire l'Église. Et c'est eux qui vont avoir la responsabilité de partager toutes les paroles que Jésus a données, dans l'intimité par rapport à Pierre, Jean-Jacques et André, des fois, mais qui vont le partager à tout Israël. Donc, il y a un événement qui arrive, mais à travers cet événement-là, il y a un enseignement qui est à communiquer. Et c'est dans ce style-là que je vais aborder, euh, la, mettons, ce que je vais vous donner maintenant. On vit actuellement dans un siècle de rapidité. Et la rapidité, ça a une grande importance, n'est-ce pas? Donc, on a de la rapidité à produire des résultats au travail. On aura de la rapidité même à la maison. On est pressé de préparer le souper, le déjeuner, la collation des enfants à travers l'école, ramasser des fruits, des légumes, préparer la bouffe. On, est la, on a de la rapidité même dans nos loisirs. On court pour aller faire du karaté. <rire> on court pour aller faire du patin, comme si l'activité était passée. Oui. Mais il y a la rapidité en même temps dans nos décisions, dans la mise en place de nos solutions ou des solutions efficaces qu'on voudrait avoir pour nos vies. Mais en réalité, avec Dieu, est-ce qu'on est si pressé que ça? De produire quelque chose ou de réaliser un projet, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous presse d'agir? N'est-il pas lui en contrôle de toutes choses? Ne sommes-nous pas ces enfants bien-aimés, desquels il va prendre soin comme la prunelle de ses yeux? Et dont non seulement notre passé, notre, notre futur et notre présent le concernent, mais il le connaît. Alors, qu'est-ce qui nous presta de décider et d'agir sans s'être assuré au départ que nous sommes tous en paix, dans une pleine conviction les uns envers les autres? J'aimerais vous donner l'exemple de deux hommes qui sont placés dans une situation de décision. L'un va attendre le temps de Dieu et l'autre, non. Le premier exemple, c'est Jacob, dans Genèse 31. Donc, tout le chapitre 31 de Genèse, raconte l'événement où Jacob, il va être dans la maison de Laban, mais il va quitter là-bas. Et euh, c'est dans des conditions qui sont difficiles. Donc, bien que Dieu connaisse la situation tendue que vit Jacob, bien qu'il connaisse même ses états d'âme face à son beau-père et face à ses bergers, parce que là, il commence à avoir des tensions, des chicanes dans les groupes, Dieu savait comment... Cette séparation-là allait se produire et ne permettrait pas qu'elle soit un mauvais témoignage pour le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont inconnus auprès de Jacob et de Laban. Donc, dans cette situation tendue, voici comment Jacob agit. Chapitre 31, versets 17 à 21. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padan Aram. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan, tandis que Laban était allé tondre ses brebis. Jacob trompa Laban, l'Araméen, en ne l'avertissant pas dans sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Cette façon de procéder, elle a profondément irrité Laban, au point même où il était prêt à aller se battre contre Jacob. Et voici ce que Laban va dire à Jacob. « Qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles? » comme des captives par l'épée. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas averti Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Jacob avait l'autorité de Dieu de retourner à Canaan. Dieu le lui avait dit. Mais ça ne s'est pas passé de la bonne façon quand il a quitté son beau-père. Heureusement, cela s'est mieux terminé en bout de ligne. Laban est allé vers Jacob, les deux se sont parlés, ont mangé ensemble et ont fait une entente de paix. Un monceau de pierres en signe de témoignage a été construit, auquel chacun a donné un nom, et en signe de cette entente-là, afin que ni l'un ni l'autre n'iraient vers l'autre pour agir méchamment. Je vais vous donner l'exemple d'un autre homme. Cet homme s'appelle Hudson Taylor. Il n'est pas dans la Bible, mais c'est un serviteur de Dieu. Il a vécu le 1832 à 1905, l'autre siècle avant. Pour ceux qui ont lu la biographie d'Hudson Taylor, que je vous invite à lire, c'est vraiment édifiant, il avait clairement reçu l'appel de Dieu d'aller porter l'Évangile en Chine. À ce moment-là, la Chine est complètement fermée. Dans son assemblée en Angleterre, les dirigeants comme les participants n'était pas d'accord à ce qu'il parte tout de suite pour accomplir la mission. Hudson avait 17 ans. Mais il avait la conviction de Dieu qu'il devait aller en chine. Donc Hudson a donc décidé de faire confiance à Dieu et d'attendre le temps de Dieu. Que Dieu était capable de convaincre sa communauté que c'était lui Dieu qui voulait l'avoir là-bas. Dieu pourvoirait à tous ses besoins, et physiques, et monétaires, et le temps voulu. Entre-temps, voici ce que fait Hudson Taylor. Il a 17 ans. Il a appris le mandarin, il a appris le grec, il a appris l'hébreu, il a appris le latin, et il a commencé à se former en médecine, 17 ans. Il faut le faire, hein? Il a volontairement vécu à l'âge de 19 ans dans le quartier les plus pauvres en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'en Chine, ce n'est pas drôle là-bas. Et parce que lui-même étant en médecine, en train d'étudier en médecine, il commençait déjà à pratiquer ce qu'il apprenait dans son milieu de pauvres en Angleterre. Mais au moment choisi par Dieu, à l'âge de 21 ans, C'est avec le plein consentement de sa communauté de croyants, à laquelle Hudson Taylor appartenait, qu'il a quitté l'Angleterre pour la Chine. Et lorsqu'il arrive à Shanghai, il est en pleine guerre civile. Donc, il aurait pu se décourager en arrivant, dire que c'était la bonne place. Ce n'était pas la bonne place. Mais au contraire, sa confiance était en Dieu qu'il allait pourvoir à tous ses besoins, indépendamment, comment il arriverait là-bas. À traverser un bateau, en passant, vous lirez le livre, ça n'a pas été drôle. En réalité, Hansin Taylor a travaillé 51 ans en Chine. Et ce qui a en suivi son ministère, ou le ministère auquel Dieu l'a appelé, c'est qu'il y a de nombreuses églises dans différentes régions de la Chine qui ont été mises en place. Il y a des écoles aussi qui ont été mises en place. Et il y a des missionnaires qui sont venus du monde entier pour aller en Chine apporter la bonne nouvelle et vivent là-bas comme les Chinois vivent, tout en étant des enfants de Dieu. Hudson Taylor, il s'habillait comme un Chinois. À un moment donné, il annonce l'Évangile, et l'Évangile a de la misère à passer. Il comprend que s'il n'est pas vaincu comme eux, l'Évangile va avoir de la misère à les rejoindre. Et il va prendre cette position-là. Il va s'habiller comme eux, manger comme eux, vivre comme eux, de sorte qu'il n'y ait aucun obstacle à l'Évangile. La leçon à tirer de ces deux exemples-là, c'est comment agir quand Dieu m'indique qu'il veut m'avoir ailleurs. Parce que dans les deux cas, Dieu voulait que Jacob retourne en Canaan et qu'Astine s'en aille en Chine. Notre façon correcte d'agir va apporter toute la gloire à Dieu au départ. Ça va me former moi-même, ne serait-ce que dans la patience mais ça va renforcer l'unité entre nous. Le plus important pour chacun de nous n'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais d'attendre avec patience le temps de Dieu pour accomplir ce que lui a préparé d'avance pour nous. Cette introduction, ça sert de préambule à ce que je vais vous communiquer au sujet du départ de Michel et de sa famille. Je vais vous énumérer des faits. Cheminant avec notre frère Michel depuis plusieurs années, en fait, on dépasse dix ans, et faisant partie du Collège des Anciens, des modèles du troupeau du Seigneur, nous avons eu l'occasion de parler avec Michel dans toutes sortes de circonstances et durant toutes ces années, de chercher la face de Dieu ensemble, de le conseiller dans ses décisions personnelles. Ce sont dans ces circonstances que Michel est devenu un employé de l'Église, de, de, de l'Église baptiste, en tant qu'évangéliste. Depuis 2016, comme Michel nous l'a déjà mentionné dans une intervention qui a faite ici durant la réunion d'affaires du mois de mars, Michel était en réflexion quant à sa part à Mont-Saint-Hilaire et avait pris une distance, un certain isolement par rapport à nous, les anciens. Nous avons donc convenu ensemble de lui accorder du temps pour réfléchir et voir comment rétablir cette, une pleine communion que nous avions déjà auparavant. C'était notre désir de le voir pleinement rétabli avec nous et de, et de pouvoir saisir ce qu'il vivait lui-même. Donc, en mars dernier, lors de la réunion d'affaires, Michel nous annonçait qu'il ne solliciterait pas un renouvellement dans son mandat d'ancien. Il nous disait être en réflexion et en exploration de la volonté de Dieu. Nous, les anciens, étions convaincus que Michel prenait ce temps de réflexion pour trouver le moyen de travailler à nouveau ensemble. En fait, qu'on soit pleinement en paix, qu'il n'y ait aucun obstacle qui nous empêche d'avoir plein de projets ensemble, dans une pleine harmonie comme auparavant. En conséquence, nous lui avons proposé un soutien financier allé jusqu'en novembre de cette année. Malheureusement, fin mai, début juin, Michel nous annonçait qu'il était en fait en recherche pour un ministère ailleurs et qu'il avait pris la décision de quitter Mont-Saint-Hilaire pour un lieu inconnu à ce moment-là. Nous lui avons donc demandé de le faire connaître en toute transparence à l'Assemblée. Bien que cette décision soit prise malgré nous, nous lui avons dit que l'on proposait que l'on proposerait, pour son soutien financier, qu'il soit maintenu jusqu'à la fin août 2019. Notre frère Michel a rédigé une lettre et en a fait lecture le 16 juin à l'Assemblée, qui était présente, c'était un dimanche matin. Pour certains, c'est à mots couverts que le départ de Michel était annoncé. Ce qui a, ce qui a été lu n'était pas, par contre, entre nous, Michel et nous, d'une décision finale. Soucieux d'être en règle avec le gouvernement, nous avons vérifié nos responsabilités par rapport à cette annonce. Après vérification auprès du ministère du Revenu du Canada, il nous a clairement été indiqué qu'en tant qu'organiste de bienfaisance, voici nos responsabilités. Nous devions considérer la date du 16 juin comme étant une date de démission de son emploi, comme étant le dernier jour payé. Nous devions verser la prime, la prime de ses vacances annuelles, qui dans notre cas est de 8 et nous devions lui remettre les papiers de fin d'emploi ainsi que le relevé 1 et T4 que vous utilisez en fin d'année pour vos impôts. Nous avons aussi appris que tout employé d'un organisme de bienfaisance ne peut être ni membre, ni être fait partie du conseil d'administration. Donc, depuis toutes ces années-là, on fonctionnait, si on veut, dans l'illégalité. Nous avons donc complété les documents administratifs mentionnés, reliés à sa fin d'emploi, et lui avons remis le tout à Michel. C'est moi qui l'ai fait. Ainsi qu'un dernier chèque correspondant à ses vacances pour t -t toute une année. Maintenant, je vous donne notre position. Sachez dès le début que ce départ nous bouleverse et nous attriste au plus haut point. Nous ne sommes ni indifférents à ce qui se passe, ni amers non plus. Nous aimons notre frère et sa famille et lui souhaitons le plus grand bien. Cependant, la façon dont il nous a quittés mérite qu'on y réfléchisse ensemble. C'est en toute transparence que nous nous adressons à vous. Bien que l'église de Saint-Denis-sur-Richelieu, où Michel et sa famille avaient décidé de déménager, pour faciliter l'évangélisation et l'implantation d'une église de localité, se soit vue amputée de plusieurs personnes, nous comprenons qu'ils pouvaient se sentir plus libres de déménager vers Saint-Hyacinthe tout en gardant une relation avec nos sœurs qui vivent à Saint-Denis. Nous trouvons raisonnable, bien que nous n'en ayons jamais eu la discussion, que Michel et sa famille déménagent à Saint-Hyacinthe. Les contraintes familiales qu'ils vivaient depuis quelques années, l'école, les loisirs, l'épicerie et autres, justifient ce déménagement. On n'a pas de problème majeur avec ça. Ce que nous ne comprenons pas et nous n'appuyons pas, c'est qu'il nous quitte sans notre plein accord, pour se joindre à une assemblée telle que la nôtre, en invoquant la raison de divergence de, visi de vision. Il nous semble que ce soit plutôt un bris de communion entre Michel et nous, qui ont orienté cette dernière décision. Et cela, en cela, la démarche prise par notre frère, elle nous fait penser à celle de Jacob, qui va quitter Laban sans s'être vraiment entendu avec lui avant de partir et sans qu'ils soient en paix les uns avec les autres avant de partir. Nous voulions affirmer que quitter une assemblée dans une telle condition n'honore pas Dieu. Ce n'est pas ce que nous enseignons. Et ce n'est pas non plus ce que Michel a enseigné dans le passé. Et que nous ne recommandons à personne de faire de la même manière. Ce que nous vous disons ce matin, soyez assurés que nous l'avons dit à Michel. J'en suis témoin. Nous aurions préféré avancer ensemble en réglant nos différends dans la transparence. Après tout ce que nous venons de dire, nous devons accepter en toute simplicité, en toute humilité, la souveraineté de Dieu, dans chacune de nos vies. C'est pourquoi nous remettons notre frère bien-aimé entre les mains de notre Seigneur qui saura le conduire, l'instruire et le perfectionner dans son futur. Sachez qu'une rencontre entre Donald Rodier, qui est pasteur principal de Saint-Hyacinthe, et moi, a eu lieu, dont Michel est au courant, Une discussion franche et sincère a eu lieu à son sujet. Puisque la langue est un petit membre que personne ne peut contrôler, notre prière avant notre rencontre, Donald et moi, était que Dieu garde nos langues de ne pas pécher contre Michel et contre Dieu. Et je crois sincèrement que Dieu a exaucé cette prière. Nous prions que Dieu leur fasse le plus grand bien, les maintienne dans la foi, face à tout ce qui les attend. Nous les aimons, vraiment, et continuerons, comme nous avons toujours fait, de prier pour eux. Pour nous, en fait, à moins qu'il y ait des changements majeurs, c'est que la page est tournée. Voici ce que nous vous recommandons c'est de ne pas vous placer en position de juge dans cette situation. Puisque Dieu vous gardait, veut vous garder actif ici, à Mont-Saint-Hilaire, nous vous demandons de vous engager pleinement à servir Dieu et à annoncer en parole et en action la bonne nouvelle de Jésus-Christ mort, ressuscité et vivant pour le salut de tous les hommes. Pour toute question ou clarification, veuillez vous adresser à vos anciens. Christian, Omar qui est en vacances, Jean-Claude et moi. Et merci de m'avoir écouté et de laisser Dieu apaiser vos âmes. J'invite Jean-Claude qui va venir nous présenter le deuxième volet. Si vous avez quelque chose, gênez-vous pas. D'accord? Merci. Ça va? a-t-il des questions, commentaires sur ce que Gilles vient de dire? Gilles, est-ce que Michel… Pour le moment, Michel est en recherche. Je ne crois pas que… Bon, il est peut-être devenu membre. Je sais que c'était dans la procédure, là-bas, de, là de devenir membre, mais je ne crois pas qu'il n'y a rien de défini. En tout cas, je vais rephraser. Je ne suis pas informé, nous ne sommes pas informés, à ce que je sache, du statut de Michel en tant qu'un ministère en particulier. Je sais qu'il y a… Depuis que Michel est en recherche, qu'il travaille là-dessus avec différents, différents organismes, là, incluant l'Église de Saint-Hyacinthe. Mais je, je, je sais qu'il y avait un projet d'implanter quelque chose à Saint-Hyacinthe, mais, mais on n'a pas les détails. On n'est pas euh, «privé », je ne sais pas trop le mot. Euh, on n'est pas dans l'intimité de ses efforts. Pas qu'on ne veut pas, là, mais on ne l'est pas. En fait, ce que, que j'ai dit à Michel et à Manon, ce que j'ai dit aussi à Donald Rodier. C'est lorsque quelqu'un quitte une assemblée pour aller dans une autre. C'est qu'il n'est plus sous notre responsabilité. Il devient sous la responsabilité de celui ou ceux qui dirigent l'assemblée là-bas. Donc, c'est volontairement qu'il se place sous l'autorité que Dieu a établie là-bas. Et dans ce sens, ce qu'on a dit à Michel et à Donald, c'est que par rapport à Hébreu 13, où Dieu nous confie des armes, desquels on va devoir rendre compte devant lui un jour. C'est que, dorénavant, ça, ça n'enlève rien dans mes relations que j'ai avec Michel. Je l'aime du plus profond de mon cœur. Mais au niveau de la responsabilité de son âme, ce n'est plus moi qui l'ai. C'est les responsables de l'Église de Saint-Hyacinthe maintenant qui l'ont. Et ça ne m'empêchera pas d'avoir des relations avec Michel et de pouvoir, de pouvoir s'édifier ensemble, de pouvoir échanger sur la parole ensemble. Mais au niveau de la responsabilité de son cheminement, de son âme, de ce qu'il vit, il n'est plus sous notre responsabilité. Ça fait partie des conséquences. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais, mais nos liens ne sont pas brisés, Michel, je l'aime profondément. Ça va? d'autres questions de clarification Met duik om dee, que en fait ce que c'est oui. ah, oui. bon, ce, ce que Rémi veut savoir, c'est que si du temps de Jacob, c'était aussi rapide qu'aujourd'hui euh, de travailler la réconciliation. <rire> c'est le même être humain, L'être humain n'a pas changé au travers de la, de l'histoire, de, de l'humanité. L'être humain, individu par individu, là. C'est ça qui vaut la peine de lire la parole de Dieu de 1er Genèse à Apocalypse. Ce que tu vois, en le lisant dans l'ordre que les livres nous sont donnés, si tu te dis « misère siècle après siècle, c'est la même affaire tout le temps. Puis si je regarde aujourd'hui, c'est pareil. L'homme n'a pas changé. C'est pas plus vite, c'est pas moins vite. » Ça dépend du cœur. C'est le cœur. Le cœur n'a pas changé, c'est pareil. Si le cœur est changé, ah, là, il va se passer quelque chose. Que c'est juste de dire... Euh Dieu veut qu'on soit dans la paix, pas, pas qu'on prenne des décisions arbitraires à gauche et à droite parce qu'on est frustré ou parce que, puis je ne suis pas en train de dire que c'est ça avec Michel, mais je veux dire, il y a plein de décisions qu'on prend, mais on les prend sur, sur le coup de l'émotion, sur le coup de la frustration, sur une décision sans fondement, mais je pense que c'est la bonne affaire, je le fais, puis je ne suis pas grave. Bien, ça a des conséquences autour de chacun de nous quand on fait ça. Fait que si on veut être dans la paix, dans l'intimité, dans la communion, on prend le temps de valider avec les autres, puis on prend le temps de de s'assurer que tout est tout va bien. On peut prendre des chemins différents, mais quand on les prend à la paix, le bon exemple qu'on a, c'est Stéphane Tessier, quand il est parti d'ici pour aller au camp des boulots. Je ne sais pas si vous étiez ici à l'époque, mais Stéphane, il a à cœur d'y aller. En fait, il n'avait pas à cœur d'y aller, mais il était approché. Bon, bien, il sent que ça vient de Dieu. Bien, il vérifie avec euh, les anciens de l'Église. Après, il prie là-dessus. Il va vérifier au camp des boulots s'ils vraiment sont, sont vraiment intéressés. Il revient ici avec de l'information. Il met ça devant l'Église. L'Église prie là-dessus. Et l'Église s'est engagée financièrement à l'appuyer dans son ministère. Quand il est parti, là, il est, il est parti d'ici. Mais il n'est pas parti d'ici. Il est allé juste physiquement ailleurs. On était dans la paix. C'est différent, Est-ce que vous me suivez? Christian, tu fais une grimace. <rire> j'ai dit, tu fais une grimace, je ne peux pas parler plus fort que le micro. OK, c'est bon. Ah, oh, d'accord. Ça va tout le monde? OK, le deuxième sujet, c'est complètement autre chose, c'est par rapport à, à la Syrie, OK? Fait que, bon, on a eu une année assez mouvementée, fait que c'est quelque chose qu'on a parlé, on a fait euh, une collecte à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, puis on a ramassé, euh, j'ai oublié le montant exact, mais je pense qu'il c'est autour de 2500 je ralentis, Geneviève avait dit… <rire> On a fait une collecte euh, début de l'année d'environ 2 500 Au-dessus de 3 000 qu'on a envoyé à l'Assemblée là-bas et euh, ils s'en sont servis pour pas juste la famille en question, mais vraiment pour les besoins locaux en plus. Mais ils ont pris soin de la famille en particulier. Il y a aussi, euh, on a envoyé euh, une prothèse, une orthèse. Une, orth une orthèse. C'est pour les orteils, ça? Non. <rire> Une orthèse pour le dos, ça a été très apprécié. En enfin, fait, on a un bon lien avec l'Église là-bas, puis les gens là-bas. Ont... C'est un ministère que je pense que Dieu nous a, nous a donné par, par la bande, on dirait, en attendant qu'on qu décide par rapport à accueillir une autre famille ici ou faire autre chose. Euh, on parle aussi d'aller physiquement là-bas, là, quelques personnes d'ici. Ça fait que ça, c'est dans les heures. Mais juste que vous vous rappelez que ce n'est pas mort, le sujet. Puis dès que Omar, pour faire un jeu de mots, là, mais dès que Omar revient, on veut relancer une prochaine offrande puis avancer aussi dans le, dans concrétiser quelque chose, ou en tout cas définir. Peut-être que la réponse, c'est qu'on va faire des offrandes ponctuelles euh, dans le futur, puis, puis Dieu va bénir là-bas comme ça. Peut-être que Dieu va nous mettre à cœur d'amener une famille ici. Euh, on verra, OK. Mais... N'oubliez pas ça dans vos pensées. Gardez-les dans vos pensées. Puis, si ça Seigneur vous met à cœur de mettre de l'argent de côté, bien, dès que Omar est de retour, tout ce qu'il va faire, c'est de lui donner dans, dans une enveloppe l'argent. Quand il va avoir ramassé un certain montant, bien, on va l'envoyer là-bas. Puis, on en reparlera de la série euh, à un moment donné. Est-ce que ça va? On ne veut juste pas que vous l'oubliez. Pendant ça, euh, se préparer à une prochaine collecte. Ça va, tout le monde? Oui. D'accord. Quoi, après, là? D'accord quoi, quoi Ah, ce qui fait ça C'est moi <rire> D'accord. On Je veux dire, comme Philippe, je préférerais qu'on fasse ça pendant le repas, mais euh, bon, je n'ai pas, bon, pas le bon passage. Pas je préférerais qu'on qu fasse ça pendant le repas parce que c'est pendant le repas qu'on partage le pain et le vin. C'est pendant le repas, parce que pendant le repas, on est vraiment intime, on est vraiment en train de communier, parce qu'on mange à la même table, comme on vient de faire. On mange à la même table. Puis euh, pendant le repas, le Seigneur a distribué... Euh, en fait, il a distribué la coupe, Indépendamment du texte qu'on regarde, il a distribué la coupe en premier. Ok. Puis après, euh, il a pris un morceau de pain, puis il a, Partager, je vais, je vais le, on va le passer. Est-ce qu'il y quelqu'un qui veut avancer? prenez que des volontaires. Pour le pain et pour le vin. OK? Des volontaires. Edan, des volontaires. Quand? Okay, vas-y, mon frère. Ah, ben là, OK, vas-y. Tu peux y aller, vas-y. Et euh, Nicolas, puis Edan? Fais juste le distribuer. Va euh, okay. Puis quand vous vous rencontrez dans le milieu, ben vous avez fini. Mais il a, il a passé à la coupe. Okay. Ensuite, quelque part, il a pris un pain. Puis en passant, c'est euh, intéressant parce que des fois, on va dans des endroits, puis c'est du pain sans levain. Pourquoi sans levain? Pourquoi sans levain? Pourquoi sans levain? Oui, mais pourquoi sans levain Qu'est-ce que ça représente le levain L'orgueil, ok Oui, c'est ça. Mais quand devant le Seigneur, là, on met l'orgueil de côté, ok C'est sans prétention, sans rien à offrir de ma part. Hmm? Alors, il a pris le pain, puis l'a partagé. Vous m'en prenez un morceau Même si ça. Non, mais c'est le principe de la communion. Est-ce que vous me suivez, tout le monde? C'est le principe de la communion. Si on peut me ramener une coupe. <rire> si reste. Mais c'est le principe de la communion. OK? Alors, ils sont ensemble. Donc, pendant le repas. Et là, ils distribuent le pain. Puis là, ils vont manger le pain. Mais juste avant... Mais rappelez-vous, la nourriture est sur la table. Là. Il n'est pas arrivé avec un morceau de pain dans un sac à part. C'est pris ce qui est sur la table. La coupe est sur la table, le pain est sur la table. Et au début, on, on, on distribue ça. Et là, Guillaume, est-ce que tu rendrais grâce pour le pain, mais en fait, pour ce que ça représente pour nous, rendre grâce à Dieu? Ça te va? On écoute? Guillaume n'a pas de micro. le manger. Et là, il mange le pain, puis il continue à jaser. Et même pendant qu'il là, Judas va se lever puis il va partir. Mais on continue à jaser. On jase dans la communion. On est bien avec euh, celui à qui on appartient. Et à la fin du repas, il va prendre la coupe, hein, qui est déjà là. Puis là, il va aussi rendre grâce pour la coupe. Michel, tu veux rendre grâce Vous savez, pour ce que ça représente pour nous. Alors, en, fait, en mémoire de lui, jusqu'à ce qu'il revienne, on prend le, les, le pain et le vin pour qu'on s'en rappelle jusqu'au jour où on va le prendre avec lui dans son royaume. Dans la partie, Jésus a fait deux choses majeures entre Jean chapitre 13 et Jean chapitre 17. Ça veut dire quand ils sont dans la chambre haute ensemble et qu'ils prennent le, le repas qu'on vient de faire. Il y a deux autres choses que, que Jésus a fait. Est-ce que ça, ça vous vient à l'esprit? Laver les pieds. Puis après, c'est qu -ce, quoi le, le laver les pieds? Jésus a lavé les pieds de tout le monde, mais c'est quoi le message? Qu'on fasse la même les uns les autres. Alors, quand un frère a péché contre moi, ou j'ai péché contre un frère... Tu sais, on va se laver les pieds mutuellement. Ça veut dire qu'on va se pardonner mutuellement. Il y a une autre chose que Jésus a fait. Hein? Ça, c'est Jean 13. Il a donné un commandement nouveau. D'abord, il y a une autre chose. Il a donné un commandement nouveau. Hein? Il a prié, Jean 17, il a prié son père pour nous. Hum, non. Oui, pour qu'on soit comment? Parce que Jean 13 fait partie de ça, pour qu'on soit comment? Unis comme un seul homme, tous ensemble, attachés à lui dans sa joie. C'est ça? Rappelons-nous-en. Merci. Ah, musicien, s'il vous plaît? comment ça fonctionne sur la. Qui est-ce? Nathalie. Oui. Les couples, de la sur les tables, on tout à l'heure. S'il vous plaît. I'm my Vous savez que si on laisse la salle comme elle est là, l'église de Longueuil va avoir bête de l'ouvrage. Mais puisqu'on les aime, on va les aider. Alors, on va faire le ménage sur les tables. Puis, est-ce qu'on est qu met les chaises de côté, non? Pour l'aspirateur? Oui, on va la passer l'aspirateur. OK. Euh, si vous aviez apporté du matériel, sachez qu'il est dans la cuisine. Vous avez juste à le récupérer avant de partir. Puis on vous remercie beaucoup de votre contribution. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine à tous.